mais qu'en stage 13. Quand il a atteint 39 ans, la cellule l'aimait et il était libre avec une grotte chaude dans laquelle les nombreuses nuits étaient adorées, jusqu'à ce que le sol lui arrive.